Cette semaine, en guise de présentation, si ce n'est que ceci. Vous êtes sur le point d'entrer dans le monde bizarroïde et métallique de réanimation. À compter de maintenant, nous contrôlons tout ce que vous entendrez, que ce soit des sonorités horribles comme celle du black metal, agréables comme celle du trash, m e t a l ou tout simplement délectables comme celle du death metal. Vous n'aurez aucun contrôle, sauf celui de fermer votre PC ou système de son. Mais ça, vous ne le ferez pas, au risque de vous voir, et de nous voir, débarquer chez vous. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui sont tous les deux de véritables arnaqueurs. Puisque dans les faits, nous n'avons même pas de contrôle sur nous-mêmes. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. Cause b a n d r a g o n fucking said so. And we don't care. Go.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 L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les Trois Accords, Plants and Animals, Sook Call, Aiden and Half, t h e Mistress Barbara b e n d Sans oublier le groupe phare du moment, les Islandais de h f Monster and Man. Rendez-vous sur m p o u r m o n r é a l c o m pour la programmation complète et achat de billets et passes week-end. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Eh,、hey, capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières. Eh,、hey, vous avez l'air de savoir où ça en va, capitaine? Ben oui, mon moussaillon. La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière de m i c r o b i s s i e q u é b é c o i s e d'importation et de savoureux produits du terroir. Mais si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes un p e u chaud? Pour l'écouter. C'est fou 89 a r e n g s Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En cette première édition du mois des morts, en ce 6 novembre de l'heure de disgrâce 2012, je suis le Dr. Payne Pandragon, et mon gobelin est là. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir. <rire> oui, France Castel. <rire> non, ce soir, j'avais prévu d'avoir comme co-animatrice Jeannette Bertrand. Bonjour, Jeannette. Ben, justement. Parle-moi donc ça, Chad. n Oh, je vois que vous avez changé un petit peu de physionomie. Eh、hey, bien, regarde-moi. C'est plus décevant que ça. C'est drôle、cru. que tu parles de Jeannette. Comment ça? Parce que cette nuit, à un moment donné, je me suis réveillé.、Euh, <rire> Pas à... Jeannette q u t e s a p p a r <rire> u Oui, dans la télévision. Non, toujours est-il que je me suis réveillé, il devait être minuit, demi, une heure, et ma conjointe était en train d'écouter la télévision. Ma sœur est endormie sur la TV. Mm -hmm. Moi,、euh, oh, diable. Mais t'as l e quelle... s moyens d'avoir une télévision, toi. Oui, malheureusement. Non, non, mais c'est parce que c'est pas, c'est pas, c'est la g r a n d e classe q u e s o t là. Oui, c'est ça.、Et、Alors, je me dis, diable, qui parle dans la TV avec cette petite voix fatigante qui me sort de mon sommeil? Alors, moi, de me lever pour aller baisser le son de la TV, tombe face à face avec Jeannette Bertrand. C'est vrai. Elle Il... fait encore des émissions, h e i n b e n elle passé à la TV comme ça. C'était pas une reprise, là? Non,、ah, c'était、ouais. pas une reprise. Il y avait l'autre qui était avec, là. Je sais pas si s son nom, là. Il fait. <rire> <tu vois. rire> Un qui a sorti du placard、euh, récemment, et、euh, Charles, pas Charles, en tout cas. Charles lui, de Gaulle.、Euh, non, c'est ça. ça. <rire> Jeannette Bertrand. Oui, a s Jeannette de Rienz-Auin. Bon, ben, en tout cas. Je suis content que tu m'aies dit ça. Oui. Je, je suis content que ce soit pas elle finalement qui soit là. Non. Ben, figurez-vous donc qu'on s'excuse du, du léger retard du début d'émission. Oui, effectivement.、Euh... C'est totalement hors de notre contrôle. Nous saurons ajuster ça pour la semaine prochaine.、Euh, D'ailleurs, il faut que j'avise nos auditeurs que le 20, il n'y aura pas d'émission. Bon, c'est quoi cette histoire-là encore? Je、là? serai au concert des Who. Ben, t'es bien chanceux. Ben oui. Où ça? À s a i n t j o v i t e Ah! <rire> au centre b e Belles. Le centre de la Bébelle. a、ouais, i donc. e b e des hobbies, ça, hein? Oui, oui, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs.、Ah. Donc, le 20, mardi, le 20, <rire> encore des problèmes de voix, le 20 novembre prochain, il n'y a pas d'émission réanimation. Yeah! Des congés pour <rire>、euh, Sinistros. e Mais. Avant tout cela, laissez-moi vous faire la nomenclature de ce que nous avons entendu en début d'émission, les formations suivantes, avant la pause publicitaire, formation qui est affectionnée particulièrement par lui et par moi, l e g i o n of the Damned,、hey. et la pièce Noctural Predator que l'on retrouve sur f e e l the Blade. Paru en 2008 sur Massacre Records. Ben, apparemment que les j e u n s Hommes de Dame sont en préparation d'un nouvel album. Excellente nouvelle, mon cher. Avec le nouveau guitariste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, et... ça devrait être. Ben, écoute, l'essence même du band reste là, là. Que... Ben, ouais, l'essence même du band est partie parce que、ah, c'est un nouveau guitariste. Ben, t le reste e s compositeur. C'est ça. Ben, en tout cas, c'est à suivre. a p p a r e m m e n t nous avions une formation Grave, la pièce Disembodied Steps que l'on retrouve sur Endless Procession of Souls. Qui est paru cette année, il y a quelques mois, sur Century Media. Excellent album. Oui, c'est un bon album. Oui. L'album est meilleur que le spectacle.、Ah、oui, malheureusement, <coughs> le spectacle、euh, avait des, des petits côtés.、Euh, un peu platoniques. Qui laissaient à désirer légèrement. Oui,、hein. effectivement. Vous aviez un tune, n la pièce Damn Dale Down, qu'on en retrouve sur l'album To Write, Shoot and Speak the Truth, qui est paru en 97 sur Music f o u n d a t i o n Nous avions ouvert avec、euh, I Really Don't Care. Don't Care t h e Arbitrary. Pièce d'ouverture de l'album de World Demise, très bon album de 9 4 qui était signé Roadrunner Records. Ce soir encore, nous avons une grosse émission. Nous avons des gros sujets d'actualité、oui. comme、euh, la crème glacée、euh, en rabais présentement. Ben, l'Aquatico qui est très bonne. Oui, c'est excellent. Je s a i s q u e t u e s un grand fan de Ben, j'en ai découvert une nouvelle saveur, ceci. Ça s'appelle <rire> gâteau, fromage et cerise noire. C'est cœur. Ah, ça doit être excellent, ça.、Mm. Ah, ça doit être excellent. Non, c e s a v o n il e s s a présentation.、Euh, dans quelques instants, je laisserai la place à Sinistros pour vous présente, pour lui laisser la parole et vous présenter son premier album de la soirée. Moi, j'aurais un spécial,、euh, bah, quand même pas si pire, e h de Creator. J'ai beaucoup de choses à vous communiquer au niveau cinéma, au niveau musique. J'aurai un bloc un peu plus tard qui va donner dans, dans, dans, dans, oui, il va, va il, va, il va, il va donner, donner effectivement <rire> parce qu'on va y aller vers une, <rire> une, dé, une, descente aux enfers pratiquement. Mais sans plus attendre, qu'est-ce que tu nous proposes dans quelques instants? Ben, dans quelques instants, je vous propose quelque chose. Ah, ben, tiens. C'est le point, h Ça donne justement bien. Je voulais passer quelque chose. Ah, ben, voilà. Chose faite. Bon, eh bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. OK. Formation suédoise que j'ai d é c o u v e、euh, r t il y a quelques semaines、euh, qui s'appelle、euh, p u t t y Rayon. Tout un nom, hein? C'est spécial, mais、euh, c en tout、cool. c s e s t excellent pour les fans de Jungle r o t、euh, Vomitory,、euh, Body Farm, cette s l l e m e n a l g a m e de dettes teintées de trash.、Mm -hmm. c'est dans, c'est, ping-boom, u p i n g b o i n g b o o m p n g b o o m pif, pif, pif, coupe votre barre t il va t'en. C'est prometteur. Oui. <rire>、euh, L'album s'appelle Cult Cthulhu,、euh, c'est paru sur Cyclone Empire. Quel、euh, est-ce Ben, c'est un label qui s'en vient quand même pour payer, qui ont Body Farm aussi. o、okay. k、euh, C'est un bon petit label qui promet,、euh, à, pour les prochaines années à venir. Alors, on va entendre、euh, quatre pièces de l'album、euh, Cold Tuck Tulu.、Euh, la première s'intitule、uh, The Great Epidemic of 1846.、Euh, oh, J'aime bien le titre. Oui, on a des bons titres、oh, comme、oui. Children of Dagon, s Hazatops, des Chagot, c'est super cool. Alors, ça sera suivi d'un autre band de Cyclone Empire qui est Body Farm. pour faire suite à le même genre. Alors, voici, Peter r y o n The Great Epidemic of 1846. Yeah, go! Zone Campus, r e m e r c i e Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! b o t a n la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos deux pour un sur la pizza. À 5 minutes de l'Université à pied, au 3 9 7 de b a r r des Forges, Trois-Rivières.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 Plants and Animals, So Call, 8 and An o u f The Mistress Barbara Bell. Sans oublier le groupe phare du moment, Les Islandais de h a f Monster and Man. Rendez-vous sur m p o u r m o n t r e a l c o m pour la programmation complète et achat de billets et p a s s e week-end. Mpour Montréal, du 14 au 17 novembre. Les mercredis sushis. Tous les mercredis, à l'achat d'une consommation, le Mondo Resto Bar vous offre des sushis à volonté pour seulement 15 dollars. 15 dollars, des sushis à volonté. Venez en profiter. Le Mondoresto Bar, 120 rue des Forts, Champ-Ville-Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou, 89 h e u s 20h08. Les s i e s p a s s e vite ce soir. b e n surtout avec 10-12 minutes de retard. o u a p s C'est sûr que ça passe légèrement plus vite. <rire> une pièce de plus, une pièce hantée qui s'est immiscée seule dans le lecteur. Oui, mais c'est parce que c'est ça qui arrive. Il、euh, y en a une qui s'est glissée、euh, tranquillement, pas vite, entre deux chansons. Elle a fait semblant qu'on ne la verrait pas, mais on s'est e n aperçu pareil. Ouais. On vient d'entendre Body Farm avec la pièce Sleep Terror, tirée de l'excellent album Mallevolence de 2012、euh, sur l'étiquette Cyclone Impactor. Et notre、Tout、pièce mystère. Nous avons <rire> eu un intrus qui, mine de rien, s'est avancé vers le lecteur. On jasait, on jasait. Elle est rentrée dans... Rentré dans le lecteur. e l e est rentrée dans le lecteur. p u i vous regardez. e、hey, h mais c'est pas Body f a r m ça. e h、hey, mais non, c'est Legend of the d a m c e s t encore Legend of the d a m et la pièce Slaughtering the Pigs qui était évidemment de l'album Fill the Blade. Fait que là, elle s'est dit Ah,、oh, il aime tellement t ça, les autres, on va lui en mettre un autre petit <rire> peu. Tout juste avant, on a eu、euh, l'album、euh, Cult Octolu de Peterion qui nous vient de Suède、euh, sur Cyclone Empire. On a entendu les pièces、euh, Shogot、euh, des Azatoth Sickle. 「Children of Dagon and the Great Epidemic of 1846」。Excellent! Très, très bon album. C'était vraiment bon. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais me procurer certainement. Ça vaut la peine! Il y a une très belle édition du dernier album: vinyle importation disponible. o à 43 pièces. Oui, c'est ça. Bon. 20h10, et, et, et, et, et nous allons continuer de ce pas. Mais avant, je vais vous parler quelque peu de petits trucs、euh, d'ordre métallique. Non, pas de ça! Oui! Aujourd'hui, c'est la sortie officielle du dernier album de a n a n a t a r qui ben seront ce jeudi au stage. b e n oui, je voulais présenter l'album ce soir, mais、euh, comble de malheur,、euh, j'ai complètement oublié de. Programmer ce petit bijou d'album qui s'appelle Véritas. m a i s qu'est-ce que tu veux? la semaine prochaine.、Soir. je vais vous le présenter, promis, mais venez au s h o w samedi, par exemple. Ben non, c'est jeudi. Ben,、euh, jeudi, excusez.、Oui. Oh, il est pas m a l é le monsieur. Parce que d a n s la t r a q la formation UK, sera accompagnée de, o parce q e ce sera Mancia et Boukaki, qui est un personnage fort coloré. Eh oui. Ce jeudi 8 novembre, dès 19h, aura café le stage ici même, dans le district Cap de la Madeleine, Trois-Rivières. Il en coûtera 15 et c'est pour tous. Ben, le... parlant, de, je vais parler vite, vite, de Viritas, de Anal Natrak. Oui. C'est,、euh, deux, trois coches au-dessus de Passion, qui était le dernier,、euh, dernier épisode de, de, l'album,、euh, du même titre. Oui. <rire> Hein, de quoi <rire> tu parles? Tu d i Moi, j'ai écouté u t j s entendu ça. J'ai e seulement une pièce. C'est quand Alain l'a passé r o c l a s s i c ce vendredi. Moi, je l'ai écouté au complet. C'est un excellent album. Oui, mais ça v a l'air bien sonner. Ça rentre au poste. Ça v a l'air très bien sonner. Puis,、euh, supérieur à Passion. Mais je n'ai pas écouté. Mais Passion était un excellent album、okay. euh, qui était supérieur au précédent. Mais là, ils sont vraiment.、Euh, Puis je crois、euh, pas que ce band-là va revenir souvent dans le coin. Je penserais pas parce qu'ils font pas souvent de tournée pis ils、ouais. font pas souvent de spectacle. e c e Parce que c'est dur de jouer du bass drum,、euh, de la tambourine pis、euh, de la bass en même temps. <rire> Ouais, tu te c o r a i e s pas mal, c'est e Oui, ils sont juste deux, hein. <rire> <fait> que... <rire> Mais c e s C'est disjoncté. Même au niveau des vocaux, c'est vraiment capoté. Là, c est, c est... Non, ça risque d'être intéressant.、Ouais. Le 20 novembre, c'est le. C'est parce que là, présentement, il faut dire qu'ils sont sur une passe de faire des reissues des albums de death. Et le 20 novembre, c'est le, la, reparution, si on veut, de Spiritual Healing, qui est un très bon album de Def. Donc, pour les amateurs. En fois que je me mette à écouter ce, ce. C'est ce pas, ce pas tout bon, Def. Ben, peut-être que c'est pas tout bon. Mais il y a des vraiment de simples bons bon, albums,、là. Ce qui est bon, il、ouais. faudrait peut-être que je m'y mette. Et le 22 janvier, ben, c'est ce qu'on attend. v i b e h a r d Ça, j'ai hâte en t e t t a r g e t Hearts. En t a b a r o u e Oui, j'ai bien hâte, moi aussi. <rire> Mille, pardon. Euh, j'ai écouté quelques albums qui sont,、euh, des nouveautés. J'ai écouté le dernier album, r e t i r e de Enslave. o J'ai pas très, très... Non, moi non plus, je vais pas, a i m e r ça.、Euh, J'écoute,、euh, c'est pas compliqué, là. J'ai une ligne et demie sur ma chronique qui est pas mauvais, mais le dernier Enslave ne m'accroche pas. r e t i r e n'est pas un axiomat étiquant au dîner ou un rune. En fait, ça en est assez loin. Ben, très loin. Moi,、euh, quand j'ai écouté ça dans ma voiture, il y, y a quelques semaines,、euh, je pensais que je m'étais carrément trompé d'album. Et c'est drôle, hein? Ben, moi aussi, à ce m o m e n t je me suis dit, m a c'est quoi ça? Ouais. Mais bon. Regarde. J'imagine qu'il n'y a aucune discographie qui est parfaite, là. Non, mais je pensais que c a s t Coldplay qui essayait de faire du, du, du métal. Tu ne s r a s t ê t r pas <rire> jusque-là, là. là. <rire> <rire> moi, j'en pensais même que c'était des Smith. <rire> des de, Smith, ouais. <rire> Morrissey qui essaie de jouer du d e a t e Ah,、oh, c'est m o u r i c e je pense que c'était m a r i c Sett, e son nom. Je <rire> suis n a b a r J'ai écouté le dernier album de Cradle of Field qui sort aujourd'hui, qui sortait aujourd'hui, qui porte le nom de Manticore and Other Horrors. Ça vaut pas plus que le. le... Non. La note que tu as d o n n e Non, j'ai donné un 6 sur 10. J'ai trouvé ça très.、Euh... Redondant. Je pense que le band devrait arrêter.、Mm. Puis, Même si.、Euh... même si, sur cet album-là, ils se sont lâchés l'os u en mettant des pièces beaucoup plus rapides, à t e m d a i r un peu plus d mais c'est... C'est raté. Ouais, c'est parce que ça vire en rond,、là. Ça vire en rond. Les le keyboards temps... de string ouais, sont s t o u s avec agressants. Il、ouais. y a toujours des strings qui sont par-dessus tout, ouais, ouais. qui ont l'impression qu'ils ont toujours le même pattern, en plus. c'est tout le temps le même type d a c c o r d le même <rire> type de... de... Non, euh, moi, vite lent, vite lent, vite lent.、Euh, D'une pièce、pas. à l'autre, on dirait, bon, on regarde dessus.、Non. Décidément, le groupe devrait. Depuis deux, trois albums, c'est、ouais. dans le copier-coller, remarcher,、oh, passer au b i u t d l h e r C'est du prix、oui. d e、euh, g é r e r puis ça ne goûte plus grand-chose. Non.、Euh, par contre, j'ai découvert le nouvel album de Dew Scented, formation de trash metal, ben, tendance d'être un petit peu. Allemande, très bon. L'album、bon, bon. euh, Icarus. Oui, c'est très bon. J'ai trouvé ça très bon.、Oui. Honnêtement, j'ai donné un. Ben, très bon. Bon. Oui, mais、bon. c'est pas. C est, c est pas、euh... <coughs> non, c'est pas. Ça,、euh, ça va jouer dans le 8 sur 10. J'ai donné un 7. Ça passera pas à l'histoire. Puis C'est peut-être un a l b u m que l'année prochaine, j'écouterai plus. Je sais pas. Mais là, je trouve que c'est、oh, ouais, bon, pas mal correct. Bon,、bon. Par contre,、euh, je dirais que ma découverte de la semaine. c'est vraiment le nouvel album de My Dying Bride. Formation,、euh, britannique qui donne dans un doom metal. L'album étant A Map of All Our Failures, qui est paru sur Peaceville Records, qui est disponible aussi en version LP. Moi, j'ai été agréablement surpris parce、ouais. que My d y a n g Bright, j'ai quelques albums, mais j'ai jamais été un constant de leur s o u f f e Ben, moi, j'ai a j'ai jamais été un grand fan. J'ai apprécié、non. quelques pièces de, de, ici et là sur, sur quelques albums, là, mais dire, écoute un album au complet, bof. Ah, ben, moi, oui, quelques-uns. à l'occasion, mais pas un grand fan non plus. Pis u cet album-là, j'ai trouvé pas mal intéressant. J'ai donné un 8 sur 10. D'ailleurs, Cet album-là de, cet album-là de My Dying Bride et celui de Doucente, je l a i p r é s e n t é la semaine prochaine. C'est bien. Donc,、euh, ben, je vais vous faire,、euh, grâce du dernier Cradle of Field. Ah,、euh, non, même moi, je le présenterai pas. Il y、toi. a deux pièces sur Cradle of Field que j'ai trouvées quand même correctes, là. Mais, tu sais, deux pièces sur un album, moi, ça justifie pas que cet album-là, je vais l'encenser. Pis ça justifiera même pas que je vais décider de le présenter. Tu sais. Moi,、bon, j'aurais、euh, plusieurs chroniques à écrire,、euh cette fin de semaine sur Hurle-Mort,、euh, qui va revenir en force,、euh, parce que j'étais comme un petit p e u en vacances, là, disons.、Mm -hmm. euh, je pense que je vais vous présenter quelques albums au, cou au cours des prochaines semaines qui devraient vous défriser les oreilles un petit peu. Quoi, les oreilles se f r i s a i e n ça? Oui. <rire> ah ouais, tes oreilles sont m o r d a n t s Non, c'est t e r r i b l e C'était fou <fondamental>. n terre. Donc, c'est pas mal mes,、euh, écoutes de, de, la semaine dernière, pis u je vous dirais que ça en donne du, plus 50% à 2 sur 4, quand même pas si mal.、Là. Ben, la semaine prochaine, je vais vous présenter, e u Anal Natrak, e、euh, v e c r i t a s Tout à l'heure, je vous parlerai un peu de cinéma. Mais tout de suite, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vais débuter mon spécial Creator et, et, et, et, et, et ne reculant devant rien. Moi, qui ai pratiquement craché sur le dernier album, eh bien, j'ai une pièce en conclusion de ce bloc-là, qui est ouverture du dernier album, Phantom e n t e c h r i s t Mais cette pièce-là, finalement, ouais, est ouais, quand ouais, même ouais. bonne. Donc,、euh, <coughs> évidemment, vous comprendrez que 13 albums pour、euh, la discographie de Creator, je ne présenterai pas 13 pièces. On s'entend, ça serait une émission pratiquement consacrée à Creator, ce que je ne veux pas faire. Euh, non, non, tu peux, tu peux, tu、oh, tu, peux le laisser, le, Ça existe depuis 82. Ils en ont fait quand même pas mal. Pis u ils ont beaucoup d'albums qui sont vraiment pas bons, n o n ils sont vraiment pourris. h o n n ê t e m e n t là, moi,、euh, Terrible Salt and Tea, là, je trouve pas que c'est très très bon, cet album-là. Euh, Renoir, je trouve vraiment pas bon, cet album-là, non plus, tu sais. Donc, j'ai fait une portion de vraiment,、euh, les premiers albums. une petite incursion dans les années 90, pis après ça, vraiment, ben, une petite synthèse des, des années 2000. Ce qui va donner,、euh, au total, 6、euh, pièces, de 85 à 2012. Donc,、euh, mais quand même, c'est une formation qui est marquante dans le monde du trash metal.、Oh, oui, oui. Qui m'a、mmh. spécialement marqué. Ils ont fait des bons, des, des, euh, ils ont ouais, fait des bons trucs. Absolument. Euh, album qui m'a vraiment marqué dès le départ avec e、euh, n en fait, j'ai connu Pleasure to Kill avant Endless Pain. Ben, pas moi, c'est ça qui est bizarre. Bi pis, pis, j'avais pris une petite débâcle en écoutant Endless Pain parce que je me disais, c'est un peu plus poche, là, qu'au travail, là. Moi, tu regardes, j'avais connu e n d l e s s Pain, e、euh, u pis quand je tombais avec、euh, Pleasure to Kill, e n ça a été comme une... wow. Ah oui, ça, c'est une révélation. Mais,、euh, quoi qu'il en soit, ça vaut la peine de mentionner qu'ils ont d'excellentes pièces, ils ont eu de très bons albums aussi, donc, une, euh, s p é c i a l Creator de 23 minutes point 33 secondes. Point 33. Ben oui. Allons-y, Creator. Boom Local.ca, ton site d'achat groupé en Mauricie, et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boom Local, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boom Local, profitez et découvrez. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. g a n g de fous, vous l'écoutez.、Eh. 20h38. Et j'ai dû abréger ce spécial creator parce que. Il n'y a pas un lecteur qui a décidé qu'il prenait Phantom Antichrist. Ah, t as ta réponse? Oui, c'était, c é t t un signe, hein. Pas dû pour passer ça,、bon、Déjà que ta, ta, pièce de Horde of Chaos, c'est, légèrement, fromageux et... Ah, ben, c'est, le créateur actuel, hein. c'est, mou un peu, Ben, c'est mou, c'est pas, ça part bien jusqu'à temps q u e tu se m e t t e s à, faire ces petites mélodies guitaristes. Parce qu'il y a beaucoup trop de mélodies inutiles. c e s t un band méchant, supposément, ça. Ben, ils sont p l u s m é c h a n t s ils ont décidé de f a r e ça. Ils sont plus méchants. C'était l'album Radical Resistance, c'est tiré de l'album, justement, Hours of Chaos, qui est paru en 2009 sur SPV. Juste auparavant, nous avions World Anarchy, tiré de l'album Enemy of God, qui est quand même un bon album, il y a des très bonnes pièces. i l y a des bonnes pièces aussi sur Hour s of Chaos, mais l'ensemble de Creator, maintenant, quand il s nous amène n t sur une lancée qui est intéressante, qui est très trash, il s nous rabatte n t ça avec un petit, p t i p i t p t i t p i t p t i t p i t p t i t p i t p i p i p i p i p i p i p i p i t Donc, Warden Haki, Enemy of God, qui est paré en 2005, sur Steam Hammer. Nous avions Phobia, pièce tirée d'album Hardcast de 97, sur FED Record. C'est, il、euh, y a trois, quatre bonnes pièces sur Hardcast, là.、À、part ça, c'est un album à oublier. Dans cette période-là, certains albums sont assez、euh, mitigés, pour le point.、Euh, mais par contre, nous avions deux excellentes pièces en ouverture, soit Ripping Corpse, que le retour sur Pleasure to Kill, qui est paré en 86 sur Noise. Belle époque pour Creator Noise. Et a n d e f Spain, pièce d'ouverture de, de l'album du même titre, soit n d e Spain, qui est paru en 1985. C'est vrai que ça manquait de droititure, Oui, mais <rire> Puis... je pense que ça avait un certain chantre, quand même. Ben, à l'époque, oui, on voyait pas vraiment ça. Tu là, là, tu te rends compte, c'était avec... nouveau, c'était plus riffs, rapide. Puis l'écriture est à l'envers du drum. o u i c'est ça, c'est et... ça. Bon. Regarde.、Yeah. Moi, <rire> je trouve ça correct pareil,、ah là, ouais. <rire> mais, mais ce que j'aime de cette époque de creator-là, c'est que c'est beaucoup plus agressif. C'est、ouais, beaucoup méchant, plus c est, c est ça. ça rentre dedans, puis c'est mal fait un peu, c'est maladroit, mais ça fait, en ce qui me concerne, pas mal plus ta job que ce qu'ils font aujourd'hui.、Ouais, c'est ça, c'est ça.、T'sais. Bref, ceci étant dit, il est 20h40 et, et je, vous,、euh, je vous parle des petits spectacles qui sont à venir、euh, dans la région、euh, montréalaise. <rire> Pardon? s o i t le vendredi 23 novembre prochain à 20h au Café Campus. Heaven's Cry, lancement de l'album Wheels of Impermanence.、Euh, coûte c o u t e n t 15$, taxes incluses, c'est disponible via admission. Il y a SkyR Symmetry, en compagnie de Trade Signal, Stealing, Axiom et Lord of War, qui sont aux fonds électriques. Le lundi 26 novembre prochain à 19h, il en coûtera 15$ et 20$ taxes i n c l u s e s p o u r y a s s i s t e r via admission. Et Levitis, en compagnie de Wintersome t v a r g Samedi le 15 décembre prochain à 20h, au Club Soda. 26 et 9, et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous. a l l e z b i e n v e n u e du Club Soda. Tadam! Fatigant, u t o veux-tu bien te former? Ben. <coughs> une espèce de machinerie bizarre qui roule en arrière. Une machinerie bizarre. Tu sais, patente que tu as partie tout à l'heure. Eh oui.、Si、t a s pas le temps de passer à Belgique. Je sais.、Mais、pour une fois qu'il a fait. Une fois par année, il faut le faire. Quentin Tarantino、oui. va nous faire un cadeau cette、Or、année. Oh, que j i hâte. Le 25 décembre. Oui. s o r t en salle son nouveau film. Oui. Mais Quentin Tarantino va nous faire un autre cadeau. Kill Bill 3 et 4. Ouais, ben, oui, mais c'est encore une rumeur. Oui, mais. C'est encore une rumeur, mais ça va sûrement se concrétiser. Oui. Donc, Quentin t a r r a t i n o nous présentera sa nouvelle production qui porte le titre de Django Unchained. Et je s u i s a l l é voir les previews sur le site officiel. Allez sur le site de réanimation à la page cinéma, vous allez le voir. cliquez dessus le, le poster et vous allez arriver sur le site. Ça a l'air super bon. Ça se passe à l'époque de l'esclavage et des plantations. Oh! Ouais, et le Django, c'est Jimmy Fox qui le joue. Il y a Leonardo DiCaprio qui, qui joue dans ça, qui semble faire un des, en fait, possiblement, le propriétaire de la plantation. Mais tu sais que DiCaprio peut être, à peu près, peut faire tous les rôles qu'il veut. Oh oui. Pis je pense qu'il va faire un très bon méchant là-dedans. Correct.、Euh, Samuel L. Jackson, qui est un acteur assez de prédilection pour,、euh, Tarantino. Ça a l'air très, très bon. C'est, c'est une vengeance d e s c a r t Ben, j'ai hâte de voir. Ça、was. va être assez sanglant, j'en suis certain. Ouais, ça, c e r J'ai hâte de voir. Oui, ça, ça sort en salle le 25 décembre. Et je me suis tapé quelques petits trucs intéressants le week-end dernier. Et tu es un amateur des films d'action? Oui. Ben, tant mieux, parce que je vais t'en suggérer un, ex un excellent qui porte le titre de c o n t r a b a n d Contreband. Ah oui, j a d o r e ça. Qui met en vedette les frères Wahlberg. OK. Qui sont Les deux frères sont ouais, dedans? Oui, oui, oui. Marc et Robert sont dedans. En compagnie de Ben Foster. C'est très intelligent comme film. Je vais te dire, c'est un film d'action, là, que j'ai trouvé, à quelque part, très rafraîchissant. C est, c est, c est, ça renouvelle un peu le style parce qu'il n'y a pas vraiment de bon là-dedans, là. Et c'est vraiment une magouille par-dessus magouille de contrebande, de faux billets. Ça tourne à <rire> mal. C'est tout ce qui se met en place pour être capable de libérer Son beau-frère d'une dette envers un gros dealer de drogue. C'est, c'est, c'est inattendu. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. J'ai donné un 8.5 sur 10. C'est un film qui est de Balthazar Cormacourbe, que je ne connais pas. Mais c'est un film qui m'intervèle, comme je l'ai dit, Mark et Robert Wahlberg et Ben Foster, entre autres. Il y a Kate Beckinsale aussi qui joue la femme de Mark Wahlberg. Pis u je l a u a i même pas connu sur, sur le moment parce que je trouve qu'elle change tout le temps d'un film à l'autre, elle-là, là. là. Ben,、euh, ouais, vrai caméléon. Ben oui. Ben, t'es verte dans ce film-là. <rire>、euh, c'est vraiment un bon film, Contraband. Moi, je, c'est disponible, en DVD Blu-ray. Je le recommande fortement. C'est un amateur de Francis Ford Coppola. Ça dépend quoi? Ben, moi aussi. Ben, tu sais qu'il a fait de très grands films. Ah, non? Oui. Eh bien, là, il son dernier film qui, que je viens de découvrir, qui est paru en 2011. Ben, en fait, 2012, mais plus au début de 2012, s'appelle t w i x t C'est un film, je dirais, fantastique. Pas un film d'horreur, mais il y a une histoire de hantise là-dedans à travers ça.、Euh, ça L'acteur principal, c'est Val Kilmer. Puis moi, Val Kilmer il était rendu complètement underdog. Ben, on mais, entendait p l u s parler bien, bien. C'est ce qu'on croit, hein, mais il fait beaucoup de choses encore. Tu veux? Oui, mais probablement plus des séries B. Mais il est excellent là-dedans. Là. Il est vraiment excellent. C'est un, un bon film. J'ai donné un 8 sur 10. Mais c'est un film qui est complètement éclaté, C'est très, très surréaliste parce que tout se passe dans les rêves de l'écrivain qui est interprété par Val Kelmer, qui se spécialise, m <coughs> mille, pardon, dans les ouvrages de chasse aux sorcières. Il a été vu dans sa, il revient à s e petite biade natale de Nouvelle-Orléans pour se ressourcer, écrire son nouveau livre. Et,、euh, il y a eu un, des, des crimes horribles s une douzaine d'enfants qui ont été faits dans une espèce de manoir qui est maintenant qui avait été un hôtel par la suite, qui est maintenant abandonné. Et puis, c'est à travers tous ses rêves qu'il comprend ce qui s'est passé. Mais c'est comme très, très éclaté. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est un cinéma qui est très, très non conventionnel, pis u ça faisait vraiment un renouveau du genre, là, en tant que tel.、Mais、moi, je pense que ça peut être un film intéressant, mais faut vraiment être un f a n de cinéma,、là. Parce que t'apprécieras pas sinon. C'est pas le genre de film q u tu te dis, ah, ben, ouais, bang, bang, bang, ça s'est tiré dessus, ou ben, non, a i i s non, c'est vraiment pas ça. Twix, de Francis Ford Coppola.、Euh, disponible présentement en Blu-ray et DVD, bien entendu. Un excellent film que j'avais aucune attente, mais que j'ai agréablement aimé, c'est Werewolf, d e Beast Among Us, qui est un film de série B, mais excessivement bien fait. C'est un film britannique, c'est vraiment Ça se passe vraiment au 19e siècle. Tous les décors sont vraiment géniaux. Puis c'est un film des loups-garous. Ben, v o y o n s d o n donc.、Ouais. Ben oui, c'est un film des loups-garous. T'as dit le mot werewolf. Je ne m'attendais pas à ça du, du... tout, du tout. Oui, c'est parce que c'est niaiseux, là. Mais il y a du monde qui pense que Wolfman est loup-garou. Puis c'est le contraire, c'est werewolf. C'est werewolf, hein? Oui. Wolfman, c'est un homme loup, salaud, au cœur.、Oh, ouais, c'est un très bon film. C'est t C'est violent. c'est, il y a des, y a des certains bouts qui sont un petit peu pas reposants, mais c'est aussi une fin inattendue. Pis je trouve que l'intrigue a été bien menée. C'est un film qui est de Louis Morneau. Et puis, e u c'est pas un gars qui a fait des films extraordinairement、euh, prestigieux, là. On s'entend. Mais, celui-là, Werewolf, The Beast Among Us, c'est un très bon film. Et puis, c'est disponible présentement en DVD Blu-ray aussi. Pis ça, c'est un film que je conseille vraiment parce que j'ai des o n 8.5 sur 10. Ça vaut la peine. e u y a un film que j'ai, a i pas encore été capable de trouver vraiment, là, la disponibilité. Mais ça risque d'être intéressant. C'est un film d'horreur entier. Il s'appelle When the Lights Went Out. C'est un film de Pat Holden. Et puis, c'est encore un truc, là. T'avais vu, e h Devil Inside Me? Oui. T'avais aimé ça? Oui. C'est un peu dangereux. Un m e g e n r e Ouais. f a que ça, c'est quelque chose qui vient de paraître présentement. When the Lights Went Out. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il y en est. Et puis,、euh, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un film que j'ai pas encore écouté, mais qui m'intéresse beaucoup. J'aime les films avec les gros monts géants. Moi, j'aime ça. <rire> Pis u celui-là s'appelle Behemoth. Ah. C'est vraiment, ben, tu sais, Behemoth, c'est... o h oui, c'est ça. Bon. La mythologie, tout ça, là. Pas sur son grand sujet. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, c'est un film que je devrais regarder au courant du week-end prochain. Je vais vous en parler la semaine prochaine aussi.、Euh, le film que je conseille de revoir ou à découvrir cette semaine, c'est Salem's Lot. Ah,、oh, c'est bon, C'est excellent. c'est t i r é d e nouvel l e Stephen King.、Euh, c'est un film qui a été réalisé par Tab Hooper. Et Tab Hooper, c'est celui qui nous a donné, entre autres, l'original de Texas Chainsaw Massacre. C'est、oh, ouais. un téléfilm. C'était fait pour la télévision. En 1979, je ne m'abuse. Oui, exactement. Et, e、euh, sa mère avait dit, James Mason, qui est vraiment pas le, qui était pas le dernier né à l'époque, des, des comédiens, euh, euh, au niveau de tout ce qui était Faire le suspense et ainsi de suite.、Euh, c'est <coughs> vraiment une histoire de vampire qui est très originale, qui a été très bien faite, qui se passe à Salem, évidemment. Et,、euh, c'est un film qui est assez long, qui dure, je pense, c'est 2h25, quelque chose comme ça. Est, ça d o u t être un film pour la télévision. Normalement, j'ai des petites réticences envers ça parce que ça fait un petit peu c i n é q u i s u i n petit peu, i s、ouais. Mais celui-là, il a été très bien fait. Malgré le fait que, à certaines occasions. C'est 1979. Non, ça, ça ne me dérange pas、hein. du tout. Moi, ce que j'aime pas dans ces films-là, c'est que quand ils les rendent en, en DVD, ou à l'époque, quand ils les mettent en VHS, tu sais toujours quand il se passe une pause publicitaire parce que tu as une coupeuse. Ah, ouais. C'est un fade-out. o u i ouais. ouais. Puis, tu reprends. Fait que tu savais qu'il y avait une pause publicitaire à cet, en cet endroit-là. Ça, je trouve que c'est un petit peu le côté fatigant de l'histoire. Mais, s a l a m s Lot, ça reste un très, très bon film. Moi, je l'ai réécouté,、euh, la semaine dernière. Et j'ai honnêtement autant apprécié ce film-là que la dernière fois que je l'avais écouté, il doit faire, je dirais, 8 à 9 ans. Puis, c'est pas 10. Ça f、oh, a i t b i e n plus longtemps que ça. Donc,、euh, c'est un bon film. J'ai donné, je donne encore un 8.5、euh, sur 10. Et si tu regardes attentivement la pochette de Salem's Log, tu vas voir de où Ghost s'est inspiré. Oh. C'est exactement ça. Ben, je vais vérifier ça tantôt. Ouais, ouais. Tu vas voir que c'est exactement ça. À quelques détails près.、Oui. Ceci étant dit, Sinistros, qu'est-ce que tu nous proposes? Je sais pas, mais j'aime ta voix à la... Renan Géil, à en、ouais, d e v e n i r C'est ça qu'on va faire, le centre. Que t'auras m o i r de la misère. T'as besoin que... de m'écouter, toi-là. <rire>、hey, c e s Ça n'a pas d'allure. Depuis quelques semaines, quand j'arrive à la fin de la journée, j'ai plus de voix. Arrête de crier après des employés. i dire. <coughs> <coughs> faudrait q u écoute. ben, Je vous présente、euh, un mini-album.、Euh, Gros, comment, mettons Ouais. Comme un 2 piastres Ouais, peut-être un p e un 3 piastres. Ah, ouais, ok. t r a n q u i l Euh, formation américaine,、euh, qui est quand même passablement assez connue, Revocation,、euh, qui nous avait sorti un excellent album、euh, l'année dernière, qui récidive、euh, cette année avec un mini-album de cinq pièces qu'on peut trouver gratuitement sur le site、euh, du groupe. Il、mm -hmm. euh, a pour titre Tetra-Togenesis. La pochette est assez flaillée, espèce de mouche. Ça, ouais, ça, mais comme, la pochette est, comme, est belle. C'est comme bizarre.、Hein? Ouais, c'est cool. Ce qui est le plus bizarre, c'est que je me demandais pourquoi faire qu'il y avait.、Euh, vous connaissez sans doute, vous avez sûrement déjà vu passer des automobiles Scion. Oui.、Euh, ce que je trouvais bizarre, c'est pourquoi il y avait le logo de Scion、ouais, sur la pochette. Bien, figurez-vous donc que Scion. Ont également un label. b i voyons donc. Puis que Revocation ont signé pour ce e p l à qui est sorti sur s i o n Audiovisual. C'est spécial. C'est spécial, oui, c'est Toyota qui ben, est derrière ben ça. Ben écoute, si tu fais un parallèle, Yamaha font des instruments de musique o u t o u m Oui, t oui, oui. oui、bon, c'est ça, c'est ça, ça. Alors, un mini-album qui est réellement différent de l'album. qu'ils Ont fait auparavant. Dans quel genre Dans quel sens Beaucoup、ça? plus technique.、Okay. Et, euh, en tout cas, c'est vraiment éclaté au niveau de. C'est un, un dead trash、euh, pas mal, pas mal, pas mal technique. C'est vraiment spécial. Mais、euh, c e s trop t technique, c'est un album qui a fait un gros coup de p o n Non, non, non, non, c'est vraiment. C'est très bien joué. bien、euh, dosé. Oui, c'est très bien dosé.、Okay. Ça promet pour、euh, l'album qui s'en vient. Alors,、euh, si vous voulez vous procurer ça, c'est totalement gratuitement. Vous allez juste aller sur le site de Revocation pis ils vous donnent le, le mini-album gratuitement. Alors, je vous présente les cinq pièces de Tetrato Genesis. La première pièce s'intitule The Grip Titans, qui a un excellent vidéoclip présentement sur YouTube.、Okay. Euh, c'est comme si c'était le groupe、euh, qui avait、euh, Qui étaient comme rendus des personnes âgées dans, dans un non, hospice, puis qui reprennent les guitares au plus grand plaisir de des, occupants. des occupants de la place. C'est vraiment drôle comme clip. Alors, allons-y tout de suite.、Euh, voici Revocation avec la pièce de Grip Titans tirée de Tetra To Genesis. Go! C'est un fait, là. Parmes-en pas, parmes-en pas. ç e s b o n n e Parmes-en pas, o n se souvient de cette période d'insouciance où la radio a u si s merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best of de c e s f o u on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, tout ça,、t'sais. et de l'intelligence. Ouais! Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer Je veux dire, tu sais, on peut pas dire, ouais,、oh, tu sais quoi, il y avait 14 cm de profondeur. C'était、ah. énorme, o n g a r Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis de 7h le matin et les samedis de midi. Avec le Master Pack Series des Best o m e s de Sifu, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos deux pour un sur la pizza. À cinq minutes de l'université à pied, au 3097 de Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 dollars plus taxes. Appel au 819-694-2694. b o t a n la meilleure pizza en ville. Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens toi, mon amour. Mon amour? Princesse! Princesse! Allez, réveille t o i Princesse! Quand un enfant n'y est pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation. Les lundis et mardis dès 16h, le Mondo Resto Bar vous offre le sauté asiatique pour seulement 1 0 9 9 Pour un souper d'affaires, en couple ou en groupe, Dans un décor à couper le souffle de Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, Centreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondo Resto Bar.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 21h17. Et mon cher confrère Sinistros, e、euh, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'était excellent. b e n c'était Revocation avec le,、euh, leur nouveau、euh, mini-album qui a pour titre、euh, Tetrato Genesis.、Euh, euh, c'est paru、euh, tout récemment sur s i o n Audiovisual.、Euh, on a entendu les pièces Bound by Desire.、Euh, c'est pas Tetrato, c'est Tetrato Genesis. Tetrato、euh, Genesis. Euh, on a entendu Maniacally Unleashed,、uh, Spurned, Outstretched End, méchant titre. The、ouais. Grip Titans, qui a un excellent vidéoclip.、Euh, si vous voulez vous procurer le mini-album, c'est gratuit sur le site web officiel du groupe、euh, Revocation. Ben, c'est pas mal bon, ça. C'est très, très bon. Ça、ouais, promet plus... pour le prochain album,、euh, beaucoup plus technique que ce qu'ils ont fait, e、euh, Beaucoup plus progressif aussi que ce qu'ils ont fait,、euh, C'est pas enchalant. a u p a r a v a n non, non. Le pas pas côté、chalant. technique est pas enchalant.、Bon, Généralement, moi, ça vient que ça a un petit peu, l e、euh, m'agresse à la longue, là, trop de technique, mais ça, c'est comme bien dosé.、Euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit, e、euh, n présentation de cet album. Bon, ben là, il est rendu pratiquement 21h19, ans et qu'on peut plus rien faire, là, cette heure-là. Ben, il m e u r a i t 5 blocs, puis toi aussi. Ben non, il e s 1 9 Ah, non, c'est fini, là, c'est vrai, ça. ça. C'est une belle horaire de réanimation. C'est la bête. À 19h, à 20h à 19h. À 20h, on tombe dans le, <rire> dans le néant. <rire> Effectivement. Je vous propose.、Euh, ben, je dis ça, là, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas. Ben, on va faire notre possible. Je vous propose un bloc qui est assez,、euh, je dirais,、euh, par moments <rire> abysmal. Ah non.、Ouais. On u i o va entendre des trucs comme、euh, Septic f l a s h Oh. On va entendre des trucs comme、euh, Triptychon.、Oh. On va entendre des trucs comme c h e a p e of Despair. Non, non, pas sûr. Mais on va débuter avec une formation que je sais que tu aimes bien aussi. Il s'agit de Samaël. Et、hey, que ça va être un b l o c donc plat. Ouais, ça va être vraiment、ah. plat. J'en conviens. C'est un choix que j'ai fait de façon très, très, très, très, très, très, très peu avisée. <rire> mais on va débuter tout de suite avec、euh, Samaël et une excellente pièce tirée de l'album Eternal, c'est-à-dire Supra Karma. <musique> Réanimation, 89.1 FM. longue pièce de Shape of Despair, Sleeping Murder. T'es dormais pas gentil, ça? Ah,、oh, ça, c'est tellement malsain, mais j'adore ça. C'est un excellent doom. C'est très,、euh, c'est très evil. Tiré de la compilation Shape of Despair, c'est la dernière parution jusqu'à présent de cette formation qui donne dans un, un doom metal parfois très malsain, comme je le disais. Mais ils ont des albums qui sont un petit peu plus,、euh, je dirais,、euh, entre guillemets. Enjoués. Céleste. Mais toujours avec une contrebalance très, très dark.、Euh, c'est p a r u en 2005 sur Spine Farm. j u s t e au p a r a v a n t o u s avions s e p t i c Flesh et la pièce Virtues of the Beast que l'on retrouve sur Sumerian Demons qui paré en 2003 sur Season of Mist. La très bonne pièce de Triptychon, Myopic Empire tirée de Eparistera b e m o n e s p a r u en 2010 sur Century Media, le seul full length à date de Triptychon qui met en vedette évidemment Notre ami Thomas Gabriel Fisher, Warrior, si on veut. Et nous avons ouvert avec s a m a e l la formation suisse et la pièce Supra Karma qu'on retrouve sur le très bon album Eternal, paru en 1999 sur Century Media. Sur ce. C'est déjà la fin. o u pratiquement. Mais il reste 15 minutes avec lequel s l e Sinistros s e pourra jouer avec quelques chansons. Avec quelques petites marionnettes. Voilà, voilà, voilà. Bon. Voilà. On va y aller avec des petites chansons,、euh... À la Saveur un peu plus dite. Oh non, pas Pas de la、oh. musique dans le même.、Mmh. Euh, J'ai choisi une formation polonaise,、euh, pas seulement des cornichons. Mais ils sont tous un peu pareils. Oui, c'est pour moi, i o n t tous des cornichons, effectivement. Centurion. Avec la pièce Gateways to Condemnation, c'est paru sur l'album Serve No One de 2012, sur、oh, un débile a b e o Sur un débile imprononçable. Oui, d a oui, oui, oui. Oui. oui, oui, o e i oui. oui pas pas、no psycho, ça. Ça. Euh, ça sera suivi de Dollar Yum's Order de Finlande, avec la pièce Maximum Sentence,、euh, tirée de l'excellent Veniversum de 2012 sur DLO e Productions. Et si on a le temps, Et、on terminera avec Jungle Rut,、euh, avec Rise Up and Revolt,、euh, d e k i l l on Command. Alors, allons-y tout de suite avec Centurion, Gateways to Condemnation. Go! On a des petits problèmes techniques. Oui, mais on va arranger ça, ce ne sera pas long. On va détechnicaliser、euh, la patente. Au pire, allez, on va changer de, va changer de plan. Allons-y avec un plan B. On va peut-être avoir le temps de passer ton Jungle Rock, finalement. Ben, on va passer Jungle Rock, finalement.、What? Ouais? Tu veux, tu veux, veux qu'on. Ouais, ouais, je fais le p r ê a i t le Jungle non, Rock, okay, là. On était supposé passer、oh, ouais. d i l l r y Home's Order, mais apparemment que le lecteur CD a décidé que non, ça ne me t e n t e pas. Ouais, il y a des petits problèmes avec le lecteur. Ce ça, c'est des choses. qui... Ça, c'est des c h o s e Ça, c'est des machines et.、Bon. Ben, on va peut-être avoir la chance de revenir pour dire une petite salutation. Donc, on va l'écouter immédiatement. Rise up and revolve. Go! C'est a d le dire. e、hey, hey, hey. c la fin. Eh、hey, oui, bien entendre, Rise Up and Revolt, Jungle Rot, sur l'album Kill on Command, qui est paru en 2011 sur Victory Records. Quel bon album! Excellent album.、Euh, on va terminer avec formation grecque,、euh, qui s'appelle Suicidal Angels. Avec une pièce qui s'intitule Face of God, c'est tiré e de l'excellent album Bloodbat h de 2012 et c'est paru sur Noise Art Records. Et sur ce? Non, avant. OK. Je rappelle que la semaine prochaine, je présenterai les albums de My Dying Bride et de Do Scented. Et je présenterai, quant à moi, Anal n a t r a k Veritas. Donc, sur ce? Allez tous vous faire, faire foutre. foutre! Go!